Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 3 mars 2025. Nous espérons que vous allez bien, que le week-end s'est très bien passé pour vous et puis je vous propose de découvrir tout de suite ce que les astres vous réservent pour cette semaine. Bélier, Mars et Saturne persistent à travers vos efforts, alors restez résilients et concentrez-vous sur vos objectifs à long terme pour surmonter ces obstacles. Voilà, ça finira par arriver. Côté relation, Vénus boude, vous devez souvent composer. Maintenez cette patience et cette compréhension parce qu'elles sont vraiment essentielles pour traverser cette période. Ami Taureau, le ciel soutient vos multiples projets et ça c'est bien, ça fait du bien. N'oubliez pas de rester persévérant parce que chaque effort compte pour atteindre vos objectifs. Ne lâchez rien surtout, Ami Taureau. Côté relation, Vénus, votre planète rétrograde. Oui, alors elle vous conseille de revenir sur une relation passée, peut-être pour la digérer ou voir s'il y a des choses à améliorer. Gémeaux, écoutez Mercure en bélier, oui, il vous aide à faire preuve de diplomatie afin que les réunions ne deviennent pas des combats acharnés. Non, ce ne sera pas très constructif sinon. Côté relations, Vénus rétrograde vous rend bougon en privé. Prévenez vos proches qu'il n'est pas question de vous marcher sur les pieds cette semaine. Cancer, le travail en équipe n'est pas favorisé en séjour. Alors misez sur Mars et Saturne qui seront là pour avancer avec fermeté et progresser à votre rythme. La technique des petits pas, ça fonctionne. Côté relations, méfiez-vous de Vénus et Mercure. Restez calme. N'oubliez pas, ignorez les provocations pour éteindre le feu plutôt que de la tiser en y répondant. Côté Lyon maintenant et bien ne fermez donc pas les yeux, parce que Saturne vous demande d'avancer prudemment et de considérer les obstacles sur votre chemin. Alors, ouvrez l'œil, restez vigilant surtout aux obstacles. Relation maintenant, et bienvenue, vous encourage à prendre soin de vous, accordez-vous du temps, par exemple, ce week-end, c'est un excellent moyen pour vous ressourcer et redémarrer. Voilà, pensez-y ce week-end surtout. Vierge, le Soleil et Saturne alourdissent votre agenda. Restez organisé, priorisez, par exemple les tâches. C'est un excellent moyen pour optimiser tout ça. Une bonne gestion du temps vous aidera à garder votre équilibre. Côté relation Vénus rétrograde vous aide à garder vos idées en place, même si votre cœur s'emballe. À éviter surtout de reproduire certains schémas. Vous le savez, vous savez de quoi je parle. Balance, Balance, Eh bien selon Mars, vous manquez de motivation. Alors essayez de vous fixer des objectifs clairs, mais atteignables surtout. Il n'y a rien de plus motivant que de savoir qu'on peut y arriver. Euh, côté relations, alors Mercure et Vénus sont en Bélier, ont tendance à favoriser vos relations affectives. Alors toutefois, vos amours sont en demi-teinte. Misez sur un dialogue sincère pour renforcer les liens cette semaine. Scorpion, tout ira bien si vous évitez les travaux d'équipe. Voilà, si vous ne pouvez pas, eh bien réclamez un peu plus de liberté dans vos initiatives. C'est comme ça cette semaine. Côté relations, Vénus rétrograde peut freiner vos élans. Votre cœur devient plus timide. Votre âme se montre plus prudente. Prenez le temps d'écouter vos émotions. Elles vous parlent vos émotions. Prenez le temps de bien les écouter et les, les, les accepter, et les traverser. Sagittaire, selon Mars et Saturne, vous devez avancer pas à pas pour assurer vos arrières. Évitez de vous transformer en éléphant dans un magasin de porcelaine. On y va tranquillement avec tact. Côté relations, assurez-vous d'établir eh une communication transparente avec vos proches et votre partenaire et tout se déroulera sans encombre. Communication, communication, Sagittaire. Capricorne que vous réservent les astres cette semaine, et eh bien voilà, vous allez naviguer entre la compétition et les frustrations. Désolée de vous l'annoncer, comptez sur Saturne cependant et Jupiter pour maintenir le cap dans la bonne direction. Quoi relations Vénus instaure une drôle d'ambiance autour de vous. Acceptez votre part d'erreur, oui. Alors cela renforcera vos relations et apaisera l'atmosphère autour de vous peut très bien accepter voilà ces erreurs les les, les dire même ça ça, ça n'est que euh, que profitable bien sûr d'avouer ses erreurs donc n'hésitez pas ça arrive à tout le monde de se tromper Côté euh, verso, maintenant, Mars et Saturne vous soutiennent pour maintenir le cap au travail. Vous faites preuve de sérieux et de rigueur. Et bien, restez organisé et pointilleux pour optimiser vos efforts. Côté relations, Vénus vous exhorte à faire le point. Faites donc le point, s'il vous plaît. Clarifiez vos sentiments, évaluez, écoutez et puis ajustez au mieux pour avancer en fonction de, de vos interlocuteurs. Chers amis poissons, tout d'abord un très joyeux anniversaire si vous le célébrez cette semaine. Et bien dès jeudi, selon Mars, le soleil et Saturne, tout ça, vous pouvez mettre en avant votre expérience et même votre esprit d'entreprise. Côté relations, les astres créent des tensions en privé. Vous risquez de vous transformer en un volcan, en éruption. Alors surtout, respirez un bon coup et gardez le sourire. Voilà, on essaye. En toutes circonstances, on essaye et puis on avance. Voilà, chers amis du zodiaque, j'espère Euh, et bien que toutes euh, les planètes euh, seront profitables on l'a vu il y aura des hauts, des bas, c'est ainsi et puis euh, puis voilà c'est euh, dans tous les cas il faut toujours tirer profit de ce, qu nous, de ce que le ciel nous apporte donc voilà n'hésitez pas euh, je vous embrasse bien fort je vous souhaite le meilleur pour cette semaine et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions joyeuses je l'espère on vous embrasse, ciao